Je ne sais pas i tu as un chauffeur. Tu as un c h a u f u e u r Tu as un chauffeur. Tu as un chauffeur. Tu as un chauffeur. Tu as un chauffeur. t as un c h a i f f e u r Tu as un c a u f f e u r Tu as un chauffeur. Tu as un c h a u f f e as u chauffeur. Tu as un chauffeur. t p as un chauffeur. u as un chauffeur. u as un c h a u f f r Tu as un c a u f f e u r t as un chauffeur. Tu as un c u f f e u r Tu as un chauffeur. t as un chauffeur. Tu as un chauffeur. Tu as un c h a u f f u r as n c h a u f f e u Tu as un c a u f f e u r Tu as n chauffeur. Tu a un c h a u f e u r Tu as un c h a u f f e u Tu as un c h a u f i e Tu as un c h a e s r Tu as p e c h e r Tu as un c n o u f f e u s Je suis un chef de la Sapologie, i l je suis un chauffeur. Donc, c'est ça. On est là pour servir notre pays avec tout le respect. Donc, les Congolais sont venus de volants propres. Il faut que les gens soient propres. Parce q u Parce que, ils ne sont pas venus de la salité. Nous, on peut se faire qu'il y、ah, ait un r e s p e n t Quand on a un bonjour, on peut faire un bonjour. Bien. On a un chef qui a un bonjour qui peut v e v e Vraiment. Face à aucun homme. Hein, monsieur, je vous donne n e p i s t e Oui, oui. Attends, parce que vous voulez, je suis en mochette, n je suis e m a r c b o s s e Moi, je suis en boss. Tu vois, m o i s en p u s Ah oui, tu peux filmer même. Je peux a suis me toujours en g r i f f é Vraiment. Tu vois, donc, le boulot force et respect. Il y a des gens qui sont propres. Comme on a un camion qui est propre. Il faut toujours un s e n t i r de sécurité. C'est ça la vie. Ah bon, qui est-ce que tu as u journaliste Il faut que tu aies la sagesse. Il faut que tu a i s une propre. Il faut que tu aies o p Tu as un a m i s p r r e l a u aies une p o n r e c a m i l faut que tu a e n e a m o n qui est propre. Parce que as un c h u f f e u r qui est un c e u r qui est un chauffeur q est u a e u r q i e s c a u f qui e t un a u f e u r u i est n c h a u f f e i est un c h a u f r q u e t un c a u f e u r q i est un c h a u f f e n c h a u f e u r u n a f e r q i est un c h a u f e u r qui e s n c h a u f f e i est u c e q u est un chauffeur qui s t un c h a u e u r q est un c e u r q i s t u r q u e s terres i n d i e n n s camion et la gomme, c'est pas b o n c e s t interdit. Vraiment. Il n'y a pas camion, un camion, c'est une sécurité qu'elle veut.、Mm. Mais dans nous, monsieur, le m o u d e monsieur le journaliste, m a n je n suis a bien r a s de u r é Il y a Marc Bosch. Il y a une pipe. Tu vois, le journaliste voudrait bien raser. Tu ouais, vois, je suis bien、ouais, rassuré.、Ouais. Je suis bien r a s é Il aimerait bien raser, chef. Un journaliste voudrait bien raser, mon frère. Je、vraiment. suis bien r a s s é Donc, c'est ça vraiment. Je ne sais pas si tu as un p a m、mm、b a s e tu ne sais pas si tu as un pambane -hmm. propre. Il faut que i se respecter. C'est les moustaches. Ah oui, oui. c'est bien rasé, maman. Oui, c'est bien rasé. Vraiment. On doit se respecter. Bon. Ok. Je suis un journaliste. C'est bon. Merci.